Book 2 4ส42สองการเที่ยวเมืองลาวิ t ิท e la ville la visite de la ville ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ Est-ce que le marché est ouvert le dimanche? Est-ce que le marché est ouvert le dimanche? n e s t c e que la foire est ouverte le lundi? Est-ce que la foire est ouverte le lundi? Est-ce que l'exposition est ouverte le mardi? Est-ce que l'exposition est ouverte le mardi? Le zoo ouvre-t-il le mercredi? Le zoo ouvre-t-il le mercredi? p é p i t a p a n o u r e t i l tous les jours samedi, n'est-ce pas? Ouvre-t-il le jeudi? Le musée ouvre-t-il le jeudi? Hossin, ouvre-t-il le jeudi? La galerie ouvre-t-elle le vendredi? La galerie ouvre-t-elle le vendredi? Peut-on photographier? Peut-on photographier? ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ L'entrée est-elle payante? L'entrée est-elle payante? ค่่าาผนป La porte est payante. Combien coûte l'entrée? Combien coûte l'entrée? มีส่วน n p ส r k i n g p o ู r les é q u i p Y a-t-il une réduction pour les groupes Y a-t-il une réduction pour les groupes Y a-t-il une réduction pour les enfants Y a-t-il une réduction pour les enfants Y a-t-il une réduction Pour les étudiants. Y a-t-il une réduction pour les étudiants? Năn t laïe, ึกอะไรคะ Quel est ce bâtiment? Quel est ce bâtiment? T laïe, ึก năn xăng mă kĩ pìi lăo kă? De quand date ce bâtiment? De quand date ce bâtiment? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรมดิฉันสนใจในศิลปกรรม Je m'intéresse à l'art. Je m'intéresse à l'art. l e s c h a n s o n j a i i n a j i t Je m'intéresse à la peinture. Je m'intéresse à la peinture.